Oui. Parfait. Ça marche là Ah ouais, impeccable. Attendez, est-ce que moi, il va se mettre... Ouais, soyez mon... sûr que ça enregistre au moins, parce que <rire> sinon c'est grillé, je pourrais faire tout de tête. <rire> euh, normalement, c'est censé se mettre... Alors, c'est pas encore tout à fait enclenché, mais je pense que ça va se mettre dans pas longtemps. À force, euh... ah, ça a marché les, deux... <rire> les trois fois précédentes. Ouais, ouais, mais euh... je m'en doute. Et là... Est-ce qu'il se met en conférence c'est bon, c'est bon pour moi. Ouais, ça marche bon. Ouais super, yeah. ouais, impeccable. Il y a... ouais, la téléphonie moderne des fois c'est pas simple. Là. Bah en plus nous on n'a pas l'habitude, enfin moi j'ai pas l'habitude d'enregistrer des conversations téléphoniques, donc là on a téléchargé une appli euh, sur l'iPhone qui ouais. euh, visiblement a l'air de fonctionner correctement et je trouvais ça plutôt pratique plutôt que de prendre le temps de noter pour vous et pour nous ça, Ouais et puis c'est plus, plus cool. fluide euh, dans la ouais. communication. Ouais, c'est un peu Donc, comme quand euh, on fait des visites aux étrangers et qu'il y a ouais. un interprète entre les deux en fait ah. c'est très difficile pour pour nous de, finalement de de réaliser une belle visite ouais j'imagine j'imagine bon alors je reprends les petites questions qui ont été euh, qui ont été posées euh, bon bah c'est un petit peu concernant votre votre parcours bah euh, oui. vous avez pris le, le domaine quand de vous alors nous euh, euh, Donc euh, on a créé en fait le domaine en avec mon épouse en 2005. Ouais. On a repris donc euh, des des vignes qui appartenaient à un autre viticulteur qui a qui avait décidé de produire plus de Sauternes, et un petit peu moins de grave et du coup qui pour financer a vendu quelques vignes en, en parfait état. Donc ça c'était pour nous un un point essentiel. d'avoir des vignes immédiatement euh, capables de produire des vins de qualité euh, sur des jolis terroirs. Parce mm -hmm. qu'évidemment, on s'est installé, euh, comme toute petite entreprise qui démarre, euh, avec euh, donc bah, le système bancaire. On avait un très petit apport financier. Et mm -hmm. donc, il a fallu bien jouer euh, la carte système D. Euh, C'est-à-dire qu'on a trouvé un investisseur, on a monté un projet... Et on a réussi à intéresser non pas des banques, mais on a en fait réussi à intéresser une seule banque. En fait, clairement, toutes les banques euh, se sont opposées sauf une. D'accord, on ne dira Donc, pas qui, euh... <rire> on ne dira pas quelle banque. Mais... Bon, je vais vous dire, <rire> c'était pour vous dire, c'était la BNP Paribas de ouais. Libourne. Et euh, curieusement, dix euh, ans après, quand on a décidé de, de passer à la vitesse 2, c'est-à-dire à cette fois-ci construire un chez et s'installer définitivement là où nous sommes aujourd'hui à Ilats euh, parce qu'au début en fait on louait on a loué une maison et un et un vieux chez qu'on avait un petit peu réhabilité pour pouvoir démarrer mm -hmm. euh, et ben le jour où on a fait le projet de la deuxième vitesse le jour où finalement il y avait moins de risques puisque vous avez déjà des clients euh, vous avez déjà fait dix euh, ans de comment dire de de, de production et de commercialisation euh, euh, ils ont vos bilans enfin il y a il y a une histoire Mmh. Et ben la BNP, ça faisait plus partie de leurs objectifs que de financer les agriculteurs, et donc du coup eux ils nous ont refusé le prêt, et on a basculé vers une, donc une banque qui nous avait à l'époque refusé le prêt. Et cette fois-ci c'est le Crédit Agricole, c'est fou. D'accord, ouais. C'est fou. Hein, ils ont besoin d'être rassurés, c'est toujours pareil. Il ouais. y, y en a qui osent prendre des risques, et puis euh, et puis une fois qu'ils sont rassurés, euh, ils euh... ils bifurque vers des... enfin, nous, je sais qu'on avait eu un petit peu les mêmes, euh, les mêmes choses, et, et après, on, bah, les gens sont beaucoup plus ouverts, et, euh, quand, euh, nous, c'est pas rien, on n'avait pas beaucoup de banques qui, euh, ouais, ouais. qui nous ont laissé créer notre projet, sinon, c'est que la BNP est celle qui nous ont laissé créer ce projet. Mais bon. Sachant que nous, on, on, on a un avantage pour faire des financements, c'est tout de même qu'on, on, on, investit dans du foncier, et c'est essentiellement, notamment la, la vigne. Euh, et des bâtiments. Et donc euh, c'est des choses qui, qui restent et en général qui perdent pas de valeur voire qui auraient tendance à en prendre. Ouais. Donc pour une banque c'est plutôt rassurant et, et donc euh, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous à nous prêter des sommes importantes. Quoi. Bah ouais. et, et vous vous étiez avant de donc parce que le domaine il est tout récent finalement on a commencé à travailler ensemble presque à vos débuts aussi. Quand ouais, commencé... j'ai, donc, du coup, on a plein de clients, euh, ouais. qui ont commencé avec nous sur le tout premier millésime, sur 2005. Ouais. Euh, et j'en suis très fier, d'ailleurs, parce que s'ils ont commencé à nous suivre dès le premier millésime et qu'ils ont continué jusqu'à nos jours en passant par tous les millésimes, ouais. bon, c'est que, euh, on, ah, oui. on a dû réussir à trouver un, comment dire, un bon compromis, euh, Et donc ça est, on est on est quand même très content de très content de ça. Vous voyez, donc ça la semaine prochaine, je vais visiter quelques clients en, en Bretagne euh, et dans, dans dans les quelques clients que je vais visiter, euh, il y en a qui nous ont suivis depuis le tout premier Mais Alors aujourd'hui, il y a aussi euh, presque carrément pour certains une relation euh, plus d'amitié quoi. De, bah oui, euh, il, y un, il y a un lien affectif qui se fait parce qu'on forcément on ouais. commence à se connaître, on aura vécu quelques aventures et péripéties de Je sais pas moi, de millésimes euh, compliquées, ou de ou de surprises commerciales, ou voilà, d'anecdotes des uns des autres, et, et du fait, euh, c'est la phase qui est, qui est beaucoup plus intéressante commercialement. Au tout début, vous voyez, quand on a commencé à commercialiser, euh, il faut imaginer quand même que la les premières fois, moi j'ai pris ma voiture, euh, quelques caisses de vin, et euh, on ne fait que de la prospection. On n'a aucun client. C'est que des gens qui, donc, ben, découvrent le château Vénus et vous leur dites, ben, écoutez, euh, c'est, c'est le premier millésime. Le château Vénus, ça n'existe pas depuis 300 ans. Mm -hmm. Et là, là, quand même, il y a beaucoup de clients qui, qui sont, qui sont surpris parce qu'ils se demandent, est-ce que c'est, en effet, est-ce que c'est possible à Bordeaux? Voilà. C'est amusant. Yeah. Ouais complètement. Mais vous, avant de faire, euh, avant d'avoir votre propre ville vous étiez dans, vous étiez déjà dans le milieu viticole, j'imagine. Alors Emmanuel comme moi, en effet, euh, nous étions déjà dans le domaine viticole. Alors euh, euh, on savait exactement euh, vers quoi on s'engageait. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison qu'on a pu euh, avoir euh, l'accord bancaire. Ouais. Euh, donc moi, j'ai grandi euh, au château Jeanfort à saint émilion Euh, donc une euh, propriété familiale euh, bah, entre bon suite à un mariage euh, enfin bon la, la famille de notre euh, en fait c'est que ça vient de mon côté maternel c'est la famille euh, de Wilde euh, qui avait aussi à l'époque le château euh, Ripaud à Saint-Émilion toujours et euh, cette euh, donc c'était une grande famille il y avait neuf enfants une famille euh, un peu fortunée enfin même très fortuné, et donc euh, mon grand-père a hérité de, de du château Jeanfort et Ripot, enfin, ça s'appelait Ripot-Jeanfort, et puis la génération d'après, pour les successions, ripau et Jeanfort ont, ont été euh, séparés, et donc du coup aujourd'hui vous connaissez le château Ripot et le château Jeanfort, mmh. et encore pour des raisons de succession, euh, les notaires de la, donc la génération qui me précède, de mes parents, ont fait des, des GFA, Euh, donc, c'est des groupements fonciers agricoles qui euh, divisent en parts sociales ces propriétés viticoles. Et donc, vous en connaissez la valeur de ces propriétés. Et euh, il est clairement, aujourd'hui, impossible, de, quasiment impossible de faire succéder de façon euh, euh, familiale ces propriétés viticoles. Et donc, du coup, ça aboutit à la vente, à la vente des domaines. Donc, notamment, moi, j'ai grandi au château Jeanfort. C'était la part de ma mère. puisqu'il y avait, j'ai donc un oncle et une tante côté maternelle en plus. Mmh. Et là, le, ben, évidemment, le domaine s'est vendu. Comme ça arrive dans, euh, malheureusement, euh, un très très grand nombre de, de domaines euh, familiales. D'accord. Euh, donc j'ai grandi là, j'ai appris à cet endroit-là, avec mon père, euh, j'ai appris le, le, la, j'ai appris la... La notion de, de qualité j'ai appris la notion de finesse euh, j'ai appris euh, l'excellence le, des vins en fait euh, gamin euh, c'est des trucs on s'en rend pas compte on sait pas on sait pas trop hein, euh, ce que c'est euh, le vin vous savez quand vous avez euh, 16 ans euh, 16 ans jusqu'à on va dire peut-être 25 ans euh, franchement c'est pas c'est pas un produit euh, c'est pas un produit qu'on qu'on aime. Enfin, moi, j'aimais pas ça. C'était pas, je prenais pas un... du plaisir à boire un verre de vin. Mmh. Mais pour autant, j'ai j'ai eu l'occasion de voir plein de gens du monde entier euh, visiter la propriété, euh, découvrir découvrir ces vins-là, et puis prendre du plaisir. Euh, moi, j'ai préféré toujours euh, la, le côté euh, euh, mécanique, euh, les moteurs. Euh, Euh, les sensations euh, euh, voilà un autre un autre vraiment un autre domaine. J'aurais d'ailleurs bien aimé être euh, pilote, pourquoi pas euh, pilote euh, mais pilote automobile ouais. euh, à mes à mes 20 ans ou même à mes 16 ans, mais euh, c'était pas le du tout le choix familial, parce qu'il y a aussi une pression familiale qui existe hein, dans partout et dans tous les domaines. Genre tu pourras pas être. Euh, va ne pourras pas être euh, danseur ou chanteur parce que euh, voilà, c'est des boulots de saltimbanque et ça, ça rapporte pas faut que tu sois docteur. Donc là, nous c'était plutôt euh, faut que tu sois euh, viticulteur. Mais toutefois, j'ai pu faire un, un à l'époque, j'ai pu faire un, une formation, un, un c'était un BEP en conduite et service dans les transports routiers. Donc c'était pas la, la formation que je voulais faire, puisque moi je voulais faire. Euh, Euh, le même genre de formation, mais sur la euh, conduite automobile euh, et la, les moteurs automobiles de course. Mmh. Euh, donc, ça s'est orienté vers la mécanique diesel et le transport. Euh, donc, j'ai pu faire ça pendant deux ans. Et puis, après, la pression familiale m'a orienté vers un, vers un, ensuite un BEP en euh, BEP agricole, viticulture, onologie, puis un BAC, puis un BTS, et ainsi de suite. Et là je me suis pris au jeu, puis on grandit aussi petit à petit. Puis on se rend compte euh, des choses que l'on a, du patrimoine, euh, de cette euh, culture qui est euh, unique, euh, franchement qui est, qui est unique en, en France et en Europe. Mmh. Et, et puis je me suis dit, finalement ce métier il n'est pas si mal parce que on se rend compte que bon euh, l'automobile, la mécanique, machin, c'est quand même, à un moment donné, c'est quand même clairement toujours la même chose. des produits standards. Euh, puis quand on a peut-être 25-30 ans, ça passe. Hein. Je veux dire, euh, oui. voilà. Et la viticulture, euh, le vin, le monde du vin. Euh, euh, donc il y, y a une partie euh, mécanique, fort évidemment. Il y a une partie euh, euh, passion. Il y a une partie euh, terroir. Il euh, y a le, le vin. Et puis il y a les voyages. Moi, j'aime beaucoup voyager. Euh, vous arrivez que... avec votre métier à vous libérer du temps Mais euh, de force entre guillemets, il faut aller voir les clients. Et donc du coup, ben oui. du coup, ben j'ai pu aller au Japon, j'ai pu aller en Chine, euh, j'ai pu aller aux États-Unis, j'ai ah, pu euh, voilà visiter. En fait, les, nos pays clients ou en prospection, euh, ben du coup, j'ai l'occasion d'y aller. Alors on n'y va pas évidemment en touriste. Ce sont oui. toujours donc des voyages d'affaires. Mais enfin. Euh, Quand vous débarquez à, à Shenzhen, à Guangzhou euh, ou à Tokyo, euh, bon, on est quand même dépaysé, même si c'est pour un voyage rapide d'affaires de deux ou trois jours. Euh, c'est unique, c'est unique. Et le vin, ça nous ouvre des portes extraordinaires parce que dès qu'on est sur le, le grand export, euh, les, les vins français et la France, on est on est vu comme euh, l'élite euh, mondiale de, de la qualité et du euh, des vins de terroir. Et on est on est reçu en fait comme tel. On a, une, on a quand même l'impression d'être des vraiment des, des ambassadeurs. Et donc euh, je joue le jeu au maximum pour euh, représenter au mieux euh, nos vins et la et la France de, euh, du même fait en fait. Mm -hmm. Donc ça c'est amusant. Hein. Le... Mon épouse Elle, alors après, euh, <coughs> voilà un petit peu pour, pour, pour, de mon côté. Et donc, mon épouse, elle, elle, euh, elle a des parents qui sont d'ailleurs toujours viticulteurs aujourd'hui, euh, qui sont euh, viticulteurs dans l'entre-deux-mer, donc sur Rosan. Et euh, ils sont, eux, ils, ils font pas le vin. Ils sont uniquement euh, producteurs donc de raisins. Et ils portent à la cave coopérative de Rosan, depuis toujours. Donc elle, elle a toujours beaucoup connu la partie euh, production, euh, donc euh, toutes les façons euh, techniques euh, nécessaires à amener des raisins euh, de qualité. Elle a d'ailleurs euh, enfant toujours beaucoup travaillé dans les vignes, mmh. euh, ce qui lui a donné euh, aujourd'hui, euh, comment dire, cette euh, endurance et cette euh, force générale pour euh, Euh, pour euh, ben, passer les étapes qu'on a à passer dans toutes nos entreprises mmh. euh, le domaine familial il euh, n'y avait visiblement pas d'opportunité parce que son père est plus jeune et donc euh, et ils n'étaient pas prêts à basculer vers une production bouteille et Emmanuel ce qu'elle voulait faire c'est de la production bouteille et, de la, et du coup commercialisation et donc du coup le vignoble de côté de ses parents existe toujours il est là Euh, mais pour le moment, c'est encore en cave coopérative et donc euh, on ne sait pas. L'avenir nous dira si ça doit si ça doit faire quelque chose un jour ou pas. D'accord. On, on s'est rencontrés en faisant nos études. Donc mmh. euh, après, on a fait un. C'est là où on s'est trouvé. On a fait un BTS en viticulture et euh, en, en Pardon, en, en commerce des vins et spiritueux. Mmh. Euh, franchement pas un BTS très intéressant les interlocuteurs formateurs, j'étais un peu déçu moi je voulais apprendre euh, le comportement d'un client chinois je voulais apprendre euh, comment on présente un produit pour qu'il réponde à des, des qualités marketing à plein de choses comme ça et bon ça n'a pas été trop le cas c'était plutôt euh, du niveau euh, à mon sens BEP genre il faut sourire au client lui dire bonjour euh, Enfin voilà, c'était un peu, un peu juste à mon sens. Mais j'ai rencontré Emmanuel. Sans, ah. ça, sans ça, il n'y aurait jamais eu Vénus. Donc, euh, parce que c'est un projet qu'on a porté à deux. On s'est bien mis d'accord qu'on portait ce projet à deux et qu'il était hors de question de lancer le projet, soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'était vraiment un projet pour deux. Ça. Et, et d'ailleurs par rapport à ce projet, que ce soit au moment de la création ou pendant ou ben depuis 2005, est-ce que vous avez eu une, une anecdote rigolote, quelque chose un peu atypique qui vous a marqué, une, une épreuve Alors euh, sur ce. Bon, j'ai pas on, forcément qu'il s'est passé des milliers de choses euh, ah. euh, il y en a tous les jours et tout il y en a une marrante euh, auquel on a pensé tout à l'heure là euh, au tout début alors quand on voit des images du tout début et des images de maintenant euh, on se dit mais quel chemin parcouru c'est c'est vraiment c'est c'est énorme il y avait on n'avait rien et aujourd'hui on a une, une vraie entreprise euh, une, une vraie image euh, des bouteilles il y a tout ça Et au tout début, de la première année, le premier millésime, donc on nous prête un tombereau à vendange. Donc vous voyez, on n'avait même pas de tombereau à vendange pour ramener les raisins dans notre dans notre chai. Ouais. Et il se trouve que ce tombereau à vendange tombe en panne. Forcément, il tombe en panne plein. Et il y a mmh. des systèmes pour vider le tombereau à vendange de façon automatique. C'est une vis sans fin en fait qui qui fait glisser le raisin et après on va dans les rafleurs, le aux pompe et, et la cuve. Donc, on tombe en panne, donc je pense que la, les vendanges avaient été longues, puisque je, je me souviens très bien qu'il faisait nuit. Euh, le deuxième tracteur était garé au milieu de la route, euh, dans le petit quartier, et là, qu'est-ce qui nous arrive La gendarmerie. Oh, Alors, évidemment, carrément. on était garé au milieu de la route, enfin, les tracteurs avaient pas trop de lumière, tous les trucs un peu, vous voyez, les vieux tracteurs, évidemment. oui. alors euh, ils s'arrêtent aussi en fille, on est en panne, machin et les autres arrivent. on va prendre une prune, mais non comme quoi là' Gendarmerie nationale n'est pas toujours euh, axé vers ça. Ils étaient très sympas euh, du coup ils se sont garés à côté, et puis les voilà qui arrivent avec leur euh, ils ont des grosses torches. Euh, Et les voilà qui nous filent un coup de main à éclairer, parce que donc on avait, on avait que dalle, on n'avait pas d'éclairage, on était en train de vider donc le, le tombeau avant manger à la main avec des seaux et pelles. Wow. Et ils nous ont éclairé pendant mais, au moins une heure et demie, parce que c'est du boulot à, à, à vider à la main. Et, euh, et à la fin de tout ça, euh, donc ça se passe bien, tout ça, bon, euh, à la fin, euh, vous êtes contents que le tombereau soit enfin vide. Le les, les gendarmes, bon, ben comment dire, ils auraient été contents d'avoir un petit peu quelque chose, quoi, une <rire> bouteille de vin, par exemple, quelque chose comme ça. Et là, ils ont cru qu'on qu on, qu on se moque les deux, qu'on rigolait, et sauf qu'on rigolait pas, on leur dit, écoutez, on est désolé, c'est notre toute première récolte, c'est notre première vendange, et donc on n'avait pas une bouteille de vin. Le château Vénus n'existait pas encore, c'était les raisins. <rire> Et alors on leur a demandé de revenir, on leur a dit vous reviendrez l'année prochaine à la même date et on aura des bouteilles de vin pour vous et et voilà donc ils nous ont dit oui et en fait on les a jamais revus mais euh, c'était marrant parce que ils sont repartis euh, ils sont repartis en fait un peu dépités, quoi parce qu'ils ont passé une heure et demie avec nous à nous éclairer et tout ils se sont dit bon euh, peut-être peut même qu'ils se sont pas dit ça, mais bon, euh, en tout cas, ce serait aujourd'hui évidemment qu'ils partiraient avec deux-trois bouteilles. Euh, c'était sympa. On était bien content que quelqu'un nous, nous tienne les torches. Bah, j'imagine. Euh, Et euh, voilà, voilà une anecdote amusante. Euh, ouais c'est drôle. C'était drôle, quoi. C'était quand même drôle. C'est on le prend avec le sourire, avec du recul, mais sur le coup, je. <rire> bon, ouais, ouais, <rire> sur le coup, euh, sur le coup, je peux vous dire que, c'était, il y avait du boulot. Hein. Enfin, je veux dire, on euh... a eu des choses comme ça. Il y a des histoires. Il y en a plein, parce que. Notamment les vendanges, parce que les vendanges, c'est un moment où, on a, euh, où il y a une, un volume de travail qui est très important, euh, où les, les enjeux sont très grands euh, et où on peut avoir besoin de vendanger très vite parce que le lendemain, il va peut-être pleuvoir ou parce que le lendemain, la machine à vendanger n'est pas là ou parce qu'on n'a plus un outil ou parce que le personnel doit aller sur une autre propriété. On a des anecdotes comme ça où des journées ont commencé normalement et puis euh, une heure après le début de la journée, par exemple, encore une histoire de tombrois à vendange. Pour vous dire, j'en mangeais avec un voisin, donc on devait récupérer son matériel et son tombre à vendange. Euh, lui il avait grêlé, il avait pris les fermages un peu plus loin et donc il vendangeait ses vignes en fermage. Les fermages c'est une location. Et euh, donc euh, le deal c'était qu'on faisait un tour de raisin avec lui à son fermage, et puis dès que ces raisins étaient rentrés, on récupérait le matériel et nous on faisait nos vendanges. Ok, donc pas de problème, sauf que ça s'est pas passé comme ça. À la première heure, un tombeau à vendange sur la route a éclaté. Plein, évidemment, ça n'éclate jamais vide. Euh, donc, le tombereau planté au milieu de la route, ça pèse 5 ou 6 tonnes. Donc, pour vous dire, la, la, la jante se tord et, le, et les cieux s'enfonce un peu dans le goudron. Vous voyez, ça s'arrête comme ça. Mm -hmm. Et le jus coule, évidemment, par-dessus bord du tombereau puisque le tombereau penche pour arranger le, le truc. Et ben ça, ce petit incident tout bête, euh, ça a mis... Euh, donc, parce qu'après, il faut réparer tout ça, donc ça prend vite 2 heures, sauf qu'entre-temps... l'entrepreneur était déjà en train de vendanger à, à Vénus. Donc, on a dû déplacer le matériel d'une propriété à l'autre, une fois d'un sens, une fois de l'autre, euh, faire nos vendanges, euh, ramener le matériel sur la troisième exploitation et la journée de vendange s'est finie à 5h du matin et oui. à 5h15 du matin, l'autre exploitation commençait à vendanger. Waouh C'est des journées comme ça. <rire> et, donc, et donc, quand vous finissez à 5h, Votre journée, pain et vendanges, recommence de toute façon le lendemain matin à 7h. Donc, euh, donc quand il y a des journées comme ça, je peux vous dire que je peux vous dire c'est chaud et voilà. Alors ça, il y en a beaucoup moins maintenant parce qu'on est de mieux en mieux forcément équipé, organisé, puisque bon, mais voilà, déjà on a un bâtiment, on a, on est sur place, il y a donc de plus de transport, euh, voilà. Mais au début, il y a des petites choses comme ça, euh, ça vous, ça, comment dire, ça, ça laisse des souvenirs, voilà. Même, ouais c'est des c'est des bons c'est des bons souvenirs c'est ce qui fait euh, ouais c'est ce qui laisse une belle trace et, et des bons moments finalement euh, quand on en, ah oui. quand on en chile plus euh, c'est euh, c'est drôle de se rappeler tous ces petits moments là quoi et puis ouais et puis vous vous appréciez beaucoup beaucoup beaucoup mieux après le Le, le confort et les avantages de ouais. tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui quoi je veux dire aujourd'hui j'ai un chai qui a rien de d'extraordinaire mais enfin j'ai un chai en lisse euh, où euh, n'importe quel outil pompe euh, élévateur euh, roule il n'y a aucune marche il y a de l'espace il y a des robinets d'eau euh, partout pour euh, nettoyer les quelques gouttes de vin qui peuvent euh, salir Euh, en fait, on travaille deux fois plus vite euh, avec deux fois moins de fatigue et, et okay. un résultat probablement meilleur. Donc, euh... bah ouais. Vous se servir aussi de, de ces mauvaises expériences pour euh, pour les années suivantes euh, s'améliorer, quoi. Oui, ça, ça c'est sûr que aussi euh, dans la conception du nouveau bâtiment. Euh, toutes ces petites euh, expériences ont été prises en compte pour mmh. euh, dessiner et organiser notre outil de travail euh, d'une façon euh, plus, plus efficace et plus pertinente. Et on, on aurait commencé notre activité avec de l'argent, euh, on aurait donc conçu un chez dès le départ probablement, on l'aurait probablement pas du tout conçu comme ça ouais, et peut-être qu'aujourd'hui on réfléchirait à le refaire. Ouais. Ouais. Et au aujourd'hui, par rapport au, au vin, puisque nous on est très orienté sur votre euh, grave rouge. Euh, après la gamme de vin, vous, vous l'avez fait évoluer. Je sais que le blanc, nous on l'a découvert euh, un petit peu plus tard. Il a, vous l'avez mis en place un petit peu plus tard, le grave blanc. Oui. Alors en fait, à l'origine, euh, à l'origine, donc c'était donc château Vénus euh, rouge. Euh, ensuite, euh, en 2010. On a fait euh, le premier millésime d'Apollon, Apollon qui est la, la grande cuvée euh, haut de gamme en mmh. rouge, toujours grave rouge, qui est maintenant euh, qui commence à être distribué petit à petit euh, dans un certain nombre de restaurants étoilés, qui qui va être en Russie euh, là euh, dans l'hiver, qui qui est déjà aux États-Unis, euh, qui est à Nouméa, enfin ça commence à être euh, en plein développement. Euh, et puis en 2013 on a fait le blanc. Donc jusqu'alors on n'avait pas de blanc. On a d'ailleurs planté quelques vignes blancs encore euh, cette, euh, sur ce printemps là. Mm -hmm. Et euh, donc parce que les graves c'est évidemment très connu pour ses rouges mais aussi pour ses blancs. Et donc euh, on se dit quand même on a on aurait peut-être intérêt à étoffer un petit peu la gamme et à, et à présenter des blancs. Donc là c'est des blancs avec une base sauvignon-sémillon. C'est des blancs euh, donc de Bordeaux qui n'ont pas du tout de vocation à, à, au vieillissement. L'idée c'est de boire des vins blancs euh, jeunes sur le, le côté fruité, euh, souple, euh, croquant, euh, voilà à boire euh, à boire euh, quand on quand on veut prendre un verre avec un copain ou des copains en apéritif euh, et ou sur quelques fruits de mer. Euh, enfin, ce sont des vins euh, simples et euh, gourmands de gourmands de plaisir, voilà. Et sur le, le le grave rouge que nous on travaille le plus, vous, vous voilà, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec avec ce vin C'était quoi l'idée Alors moi moi, ce que je voulais surtout pas faire euh, quand on s'est dit qu'on s'installait pour faire du vin, ce que je voulais surtout pas faire, c'est faire des vins euh, pour lesquels euh, qui soient qualifiés par les oenologues comme étant euh, des bêtes de course et des vins euh, extraordinaires. mais qu'en fait, les consommateurs euh, euh, apprécient parce qu'on leur a dit que c'était très bon, euh, mais finalement, on se rend bien compte qu'ils en boivent un verre ou deux verres, parce que bah, après finalement, c'est trop puissant, trop tannique, trop alcooleux, ou, ou tout simplement pas à leur goût. Mmh. Ce que je voulais faire, c'était un des vins de plaisir, mais dans vraiment le sens plaisir, c'est-à-dire que vous servez un verre de vin, euh, vous avez une explosion de fruits, Euh, des tanins très soyeux, très ronds, euh, croquants, euh, et, et donc du coup vous buvez un verre sans vous préoccuper de « est-ce que ce vin, j'aurais dû le carafer pas le carafer l'ouvrir plus tard ?» Nos clients, on le sait, quand ils achètent une bouteille de vin, la majorité ils la consomment très très rapidement, et il faut donc que notre vin… présente sous le meilleur des angles euh, ben, le jour où ils vont l'ouvrir donc euh, rapidement donc c'était c'était une, une condition obligatoire dans nos dans, dans l'élaboration de, de nos vins et donc euh, Vénus est vraiment dans cette illustration là et ça représente euh, 85 à peu près de notre production en fait un chapeau Vénus ouais, ouais ouais complètement avec du vin le... en fût toujours ouais élevage en fût Euh, avec à peu près 20-25% de funioff ça va dépendre un peu des, des millésimes ça dépend si vous avez des millésimes avec un peu plus de structure ou un peu moins euh, c'est un peu délicat d'ailleurs des fois à, à ajuster parce que le, il y a des millésimes qui, qui ont une prise au bois qui est plus rapide que d'autres en fait Donc euh, mais bon, on se débrouille ça c'est notre domaine après oui, <rire> c'est votre c'est votre alchimie C'est ça, c'est notre chimie à nous. Il euh, mmh. y a une, en fait, il y a, il y a une, il y a le, les, les fameux assemblages euh, qui sont euh, typiques euh, du bordelais, euh, qui nous permettent justement d'ajuster, euh, par exemple, des vins qui vont être euh, plus fruités avec des vins un peu plus tanniques et des vins qui vont être plus boisés et d'autres moins boisés. Mmh. Et donc, euh, en, en mélangeant de façon euh, juste ces différents lots, euh, donc ça s'appelle l'assemblage. On va réussir à, à tirer le meilleur de, de chacun de ces lots, c'est-à-dire qu'il y a des lots qui vont par exemple être très fruités, mais il y aura zéro structure derrière et donc euh, une bouche courte, c'est pas intéressant, alors que vous allez trouver des, des lots qui eux n'auront pas de fruits, mais une longueur en bouche, et donc quelquefois en assemblant ces deux lots, vous pouvez tirer le meilleur de chacun et trouver donc un, le résultat de l'assemblage théoriquement doit être meilleur. Que le meilleur des lots pris séparément. Et euh, dans, dans le Bordelais, il y a souvent des onologues-conseils Est-ce que c'est vous qui faites euh, votre propre assemblage Est-ce que vous avez un onologue-conseil qui vient un peu euh, Alors moi, j'ai un onologue-conseil qui est attitré, euh, donc qui fait la partie euh, dégustation, mais aussi euh, la partie laboratoire, les contrôles de fermentation, le, le, toute la vie du vin. Euh, la maturité, toutes ces choses-là. Et j'ai aussi un très, très bon ami, euh, Fabien euh, Vecato, qui, lui, est œnologue, mmh. et avec qui on aime bien dé dé dé dé déguster euh, ensemble euh, pour, justement, euh, affiner ses assemblages. Et ce qu'on fait, c'est qu'on déguste en général deux fois, une fois avec lui et une fois avec mon œnologue à pour euh, voir si on retombe bien sur les mêmes idées Euh, et, et si euh, l'un ou l'autre des groupes a, a entre guillemets a mieux travaillé et a trouvé un meilleur résultat. Mais après le la décision finale, hein, quoi qu'il advienne, euh, elle est elle appartient aux viticulteurs euh, parce que en fait ni l'un ou l'autre des œnologues euh, ne prennent une quelconque responsabilité. En fait, ce ne sont que des conseils. Donc des très bons conseils certes, mais euh, ce sont des conseils et c'est vraiment à nous à un moment donné de dire bon OK. Euh je je, je fais cet assemblage où je mets euh, 5% de plus du lot de merlot de la pièce euh, Julie par exemple parce que moi je pense que c'est meilleur. Voilà. Ou moi je préfère. Voilà. Ouais. C'est une histoire de goût quand même aussi hein. Faut que le Exactement. vin il vous plaise hein. Tout à fait. Tout à fait. Et puis euh, pour pour les quelques petits mots euh, quelques euh, qu'est-ce que dirait euh, votre entourage de vous comment ils vous décriraient pourquoi on, pour on euh, vous imagine derrière euh, j'espère qu'ils sont pas trop méchants avec moi alors euh, <rire> euh, comment dire euh, des fois quand même euh, je suis pas toujours très patient d'accord euh, j'aime bien les choses euh, j'aime bien les choses euh, Euh, bien rangé, euh, j'aime la précision, euh, euh, j'aime quand les choses avancent, donc des fois euh, je suis pas toujours tendre euh, quand c'est pas bien en ligne euh, comme, comme je veux. Oui. Mais euh, euh, après on, avec Emmanuel on, on peut dire il a, y a un côté travailleur acharné euh, permanent. On, on se rend bien compte d'ailleurs nos amis, euh, on, nous on a l'impression qu'ils ne travaillent jamais en fait, alors que pourtant on travaille. <rire> Et, euh, et du coup, on se voit pas beaucoup parce que, ben, en fait, à chaque fois qu'ils vous invitent et tout, je fais, ah oui, non, mais excuse-moi, on a une dégustation. Ah oui, mais je suis en voyage en Belgique. Ah oui, mais euh, mm. c'est les vendanges. Ah oui, mais on n'arrivera pas avant 8 heures parce que, voilà, en fait, on fait que travailler. Donc, ouais. euh, on, on va essayer de, de faire en sorte d'ailleurs de peut-être euh, travailler un tout petit peu moins, euh, avoir au moins un jour par semaine, vous voyez. donc euh, voilà donc on a ce côté-là euh, vraiment euh, on, on peut dire mais aussi on a le côté euh, le côté accueil euh, où on, nous on aime beaucoup ça accueillir les clients euh, sur la propriété euh, partager euh, partager nos vins euh, avec les avec les différents clients avec euh, donc que ce soit des professionnels ou des particuliers on aime recevoir euh, moi j'apprécie beaucoup passer un dimanche euh, midi avec euh, une dizaine d'amis faire un bon barbecue euh, boire du vin et se raconter des histoires euh, voilà un peu parce que je trouve qu'on re, on ressent le côté euh, généreux euh, euh, épicurien, euh, à travers le vin moi j'ai ce côté là qui qui me parle et euh, le, le, le côté très convivial euh, de à travers le à travers le vin moi c'est ce que je ressens beaucoup et en même temps du caractère Et, et en même temps le caractère, c'est ça. Donc euh, les mauvais jours, euh, des fois il faut marcher plus près des murs et puis après sinon euh, le reste du temps ça va. <rire> Mais je dirais que c'est plutôt Manu hein, qui est comme ça. Moi oh, bon, euh, j'ai quand elle même pas tant, tant de défauts que ça. <rire> elle est à côté de vous Non elle est pas là. Ah, est elle travaille à la banque le matin. Parce ouais. qu'en fait Manu, euh, depuis le début, euh, elle a... Alors au début euh, donc on s'est rencontré étudiant, après on a travaillé un peu à l'étranger euh, en Californie, dans le Napa Valley. Qui, avec tristesse a un peu brûlé là cette année j'espère qu'ils vont réussir à, à redresser tout ça assez rapidement et puis après on a pu travailler dans la Barossa Valley en Australie alors tout ça ça a duré une année vous savez entre les études et puis en gros on commence à travailler on a travaillé pour d'autres viticulteurs euh, de, du Bordelais euh, pendant deux ans et puis un jour on s'est dit c'est bon euh, moi je veux pas être euh, second exploitant ou mettre de chez jusqu'à la fin de mes jours Soit on se lance, soit on fait autre chose. Et c'est là ah. qu'on s'est lancé, en fait, avec Château Vénus. D'accord. Donc, euh, et là, j'avais 27 ans, et donc Emmanuel, 25 ans. Ouais. Et, et donc, au début, évidemment, euh, pendant deux années, vous n'avez rien à vendre. Vous faites que travailler et, faire, et, et dépenser de l'argent, et vous n'avez rien à vendre. Donc, Emmanuel a toujours travaillé à la banque courtois, euh, et elle a toujours gardé jusqu'à aujourd'hui ce poste, euh, qui au début permettait de subvenir clairement à nos besoins de, de vie. Et puis aujourd'hui, bon ben, je crois qu'elle s'y plaît. Alors, voilà, on verra si un jour elle décide de se consacrer à 100% à Vénus. Parce que là, en fait, si vous voulez, elle fait 50% de son temps à, Vénu, à, à la banque. Mm -hmm. Et puis après, elle fait 100% à Vénus. Et comme elle travaille beaucoup, euh, ouais. ça peut pas faire une addition à 100%. Oui. Donc euh, donc, euh, <rire> donc Voilà. Et donc tous les matins, et c'est pour ça que le matin, souvent quand vous nous appelez, euh, vous, vous tombez face à un répondeur et qu'elle vous rappelle euh, l'après-midi. Voilà. Ok. Voilà. Et, euh, et dernière petite euh, dernière petite info, euh, parce que je pense qu'après vous avez votre euh, vous, vous, vous, le CVD là qui va, qui va ouais. arriver. Ils ne sont pas encore euh... là, mais ils vont pas tarder, je pense, en effet. Euh, Est-ce que vous avez euh, voilà, un, un dicton, un adage, un proverbe, quelque chose qui qui vous représente bien Ah oui, j'ai vu, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> euh, dur, vous vous pas, alors ça, on n'a pas voilà. de dicton, de proverbe ou de chanson. Euh, euh, qui... On a un clin d'œil marrant que vous connaissez, euh, qui dit que quand on boit de, du château Vénus euh, à la Saint-Valentin. Euh, On n'a plus de problème en amour et que tout va bien. Euh, très Mais c'est bien, quoi. Euh, c'est bien, c'est rigolo. Nous, on, on est, moi je, moi, je suis pas, je suis pas un poète ou un rêveur. Hein, on est, on est des travailleurs. Mais toutefois, je prends un plaisir extraordinaire à faire rêver nos clients, à leur transmettre notre passion. Et je vous invite à aller voir, si ça doit être un film, à aller voir le film Bienvenue au château Vénus, qui est mis en ligne sur YouTube depuis quelques jours. Ouais. Donc vous tapez « Bienvenue au château Vénus » ou « Château Vénus », ou vous ne voyez tomber sur ce film. Il n'est pas encore trop bien référencé parce que c'est vraiment tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Et vous regardez ce film qui dure deux minutes, euh, qui est une illustration euh, parfaite du travail que l'on réalise, du terroir, du vin et des clients. Voilà. Et euh, c'est, à mon sens, une, une très belle image. Regardez-le, vous allez voir, bah, vous avec allez plaisir. être euh, ravis. Avec plaisir, on va regarder ça. Et, euh, et merci beaucoup, Bertrand, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et, et, et voilà. Et, et euh, franchement, merci de, de nous de... représenter, de faire ressentir à vos clients euh, ce qu'on fait. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est… Euh, ça paraît euh, important, voilà. mais aussi, euh, nous aussi, on est une petite structure et… Et on évite de tomber dans, dans, dans certains pièges et quand on peut, voilà, le, le, notre but aussi c'est de transmettre une passion du vin et c'est bien moi je trouve de pouvoir échanger avec vous parce que ça nous permet de comprendre. Alors on a forcément des idées parce qu'il euh, y a des contacts, donc c'est davantage euh, Guillaume qui, qui est en contact avec vous, mais, mais c'est bien de pouvoir euh, discuter un peu avec vous parce que Euh, on a une idée, moi j'aime bien toujours imaginer euh, qui, qui se cache derrière la bouteille, quel est le vigneron et, et la personnalité. Et, et je trouve que c'est vrai que le, le vin que vous faites est, est bien à votre image. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Bah, on voir, va continuer ouais. à le faire. Hein. Ouais, avec grand plaisir, on continuera à le boire. Merci beaucoup, c'est très à gentil. A bien très bientôt. Euh... travaillez bien et s'il y a dérangé une question Emmanuel, voilà. annonce, je ne savais pas qu'elle était en banque elle m'a dit oui je, je, je, je, je suis au travail donc euh, je m'excuse par avance parce que j'ai appelé malheureusement Emmanuel tout à l'heure d'accord oh ne sur <rire> rien elle a l'habitude ah bon, elle n'est pas obligée de décrocher si elle ne peut pas décrocher vous voyez <rire> ça marche merci vous, beaucoup mais, bonne journée à bientôt vous aussi à bientôt Alors, au bon. revoir